C'était du temps où Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïph. C'était la 15e année du règne de Tibère-César. Et la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu !»« Mais que devons-nous donc faire ?»« Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas !» et que celui qui a de quoi manger agisse d'eux-mêmes. même Il vint aussi des publicains pour être baptisés. « Maître, que devons-nous faire ?»« N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Puis des soldats lui demandèrent aussi. « Et nous, que devons-nous faire ?»« Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Mais le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mata, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matathias, Fils d'Amos, fils de Nahoum, fils d'Eslie, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Matathias, fils de Semeil, fils de Josec, fils de Joda, fils de Johannan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Neri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'air, Fils de Jésus Fils d'Eliézer Fils de Jorim Fils de Mata Fils de Lévi Fils de siméon Fils de Judas Fils de Joseph Fils de Jonam Fils d'Eliakim Fils de Méléa Fils de Mena Fils de Matata Fils de Nathan Fils de David Fils d'Isaïe Fils de Jobède Fils de Boz Fils de Salmon Fils de Nahasson Fils d'Aminadab Fils d'Admin Fils d'Arni Fils d'Esrom Fils de Fares Fils de Juda Fils de Jacob Fils d'Isaac Fils d'Abraham Fils de Tara Fils de Nacor Fils de Séruc Fils de Rago Fils de Falek, fils d'Eber, fils de Sala, fils de Kainam, fils d'Arfaxade, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusalem, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Kainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.